l Excellent groupe Kai, à l'instant, sur Sud-Est Radio. Il est 10h05, on l'écoutera tout à l'heure en intégralité. Bienvenue à ceux qui arrivent seulement maintenant sur la radio. Vous êtes sur Sud-Est Radio. En Martinique. Le son des Antilles. Le son des Antilles. Radio Sud-Est. Desta Radio, Je vous rappelle la bonne fréquence, c'est 89.3. Donc,、euh, on vous en parle depuis、euh, le week-end. Notre invité、euh, est bien là avec nous. Nous allons parler、euh, d'Haïti aujourd'hui, de la situation particulière que vivent、euh, justement euh, nos, nos frères haïtiens en ce moment. Et nous sommes aujourd'hui、euh, euh, au téléphone avec、euh, monsieur Le Faucheur Patrice, qui est、euh, co-président de l'association Essa、e、Caraïbe s avec le, le docteur、euh, Chalon. Monsieur Le Faucheur, bonjour. Bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour aux auditeurs, merci,、euh, merci de votre soutien. b i e n évidemment, hein, donc, e、euh, c'est, avec beaucoup de plaisir,、euh, que nous vous recevons, bien sûr, sur les antennes de Sud-Est Radio.、Euh, c'est vrai que, on, on, on, a tous vu, hein, les Martiniquais, on est toujours quand même sur le choc, on a tous vu les images, e、euh, t bien sûr, pour,、euh, tous les Haïtiens aussi qui sont à la Martinique, hein, qui sont aussi nombreux à écouter la radio,、euh, témoigner, justement, de, de, s difficultés et de tout ce que vit en ce moment,、euh, la communauté haïtienne. e、eh、n on profite, justement,、euh, déjà, pour vous Présenter un petit peu votre association. On sait que vous œuvrez, c'est pas la première fois en plus qu'on qu travaille avec vous à Radio Sud-Est. Oui, vous... on, a, on a bien travaillé ensemble après le Tchou, justement dans la même région en, en 2016. Après le site w e Mathieu, on avait travaillé ensemble sur la collecte pour un pour... IT. Exactement.、Euh... Merci le... encore d'ailleurs pour cette collaboration. Il est vrai. Alors, donc, c'est une,、oui. une association、euh, très active. J'imagine que、euh, vous, vous travaillez à, à, à longueur d'année, pas seulement、euh, justement quand il y a des difficultés, mais aujourd'hui c'est vrai. Oui, que... tout à fait. Oui, nous vous écoutons. Donc, ça, ça fait dix ans qu'on est présents au Menti, donc depuis,、euh, bah, depuis après, juste le presse-réisme de 2010. Hein, donc, on est présents、euh, sur des programmes pour l'enfant,、euh, autour l e s orphelinats, de la scolarisation, des programmes de santé. On a Organisé, je ne sais pas, je vais pas Sudeste, a s le d i r avec Sud-Est, mais des venues d'enfants d'Haïti de, pour des opérations à la Martinique. On fait aussi des actions dans la Caraïbe,、euh, s a i n t e u c i s Dominique, actuellement aussi, pour faire voyager des enfants sont,、euh, avec d'autres partenaires pour financer leurs interventions médicales,、euh, donc de, de la Caraïbe anglophone et d'Haïti.、Euh, et puis, on a eu aussi à, à aider aussi beaucoup le, la Dominique avec la ville du Prêcheur après le soutien de m a r i a n o、voilà, donc on est, on est toute l'année en action. C'est pas, e s t pas ponctuellement qu'on se mobilise, mais après une catastrophe, on se mobilise davantage. Alors aujourd'hui, e、euh, justement, e、euh, s t c e qu'on peut,、euh, dresser un bilan? C'est vrai que bon,、euh, je sais que,、euh, vous, vous, avez des, des équipes, hein, un relais justement de votre association、mm -hmm. qui se trouve à Haïti. C'est important ça. Et, et, et que, quelles sont les remontées que vous avez aujourd'hui,、euh, Patrice Le Faucheur? Bon. Sur le terrain, alors, particulièrement effectivement, avec le docteur c a s a m a j a n Claire Tizak, qui est une femme extraordinaire, qui, qui, qui en travaille depuis 10 ans, c'est un des piliers de, de l'action déjà sur le terrain depuis, depuis 2010, c e s t l e pédiatre, et elle connaît très bien cette zone de la ville qui est proche de l'épicentre, et où les destructions é t a i e n t importantes, mais ce sont des, des habitats isolés,、euh, reculés, et où l'aide du gouvernement et même les recensements ne sont pas forcément encore arrivés. Il a très, très t longtemps, h e i Il est donc,、euh, connaissant bien cette zone, parce que le docteur, i justement, il effectue régulièrement des missions、euh, sanitaires de, de cliniques mobiles, comme on dit, où elle vient avec des collègues d de u Port-au-Prince, euh, qui n'a pas de centre de santé, où elle vient donc soigner et offrir des soins à la population、euh, locale. Et donc là, comme elle connaît bien cette zone, elle a pu rapidement,、euh, mettre en place, avec les associations de jeunes de la zone, un recensement d'une 150、euh, environ familles, dont les maisons ont été complètement détruites. sont isolés, dispersés dans la campagne, et、euh, auxquels on va、euh, organiser une aide d'urgence alimentaire et,、euh, et en produits d'hygiène, dans un premier temps.、Mm -hmm. Pour le reste, alors, pour répondre à votre question, là, sur le reste, bon, les statistiques、euh, malheureusement sont connues de, de, de 1300 décès pour l'instant r e c e n s é s J'espère que les chiffres ne montreront pas beaucoup plus. Des dizaines, des centaines de milliers de personnes affectées, des. des a gagné, Je crois d e l'ordre de 70 000 à 80 000 maisons d'étri, u voilà, les chiffres sont assez énormes. La ville de b c a i l l e est vraiment, enfin, une, la plus grande ville du Sud est vraiment très affectée. Jérémy, e、euh, s t e l Corail, voilà, toutes ces villes du Sud sont, sont à nouveau frappées. Hein, après, bon,、euh, pour la grande danse,、euh, comme on disait tout à l'heure, le secteur de Mathieu en d e l i n z e voilà, c'est une catastrophe, euh, euh, à nouveau,、euh, pour, le, pour le Sud d'Haïti en tout cas. Et donc avec, voilà, nous, les arts,、euh, bon, avec une petite association quand même, hein, même si on a une action présente régulière et, et efficace sur le terrain, on, on a choisi, comme on l'avait fait l a d e u n u e d'ailleurs, de cibler une, une population à notre mesure, e n t connaît, et d'essayer d'apporter de, toute l'aide possible à cette population. Alors,、euh, donc il est dans la zone de la ville, c'est très proche de l'épicentre,、euh, vous pouvez le trouver sur la carte, au-dessus de la ville d'Aquin, à la verticale, là, on, on le trouve assez facilement sur les cartes. Donc, on comprend bien que vous avez un petit peu sélectionné, hein, de façon à ce que ce soit plus efficace, j'imagine, un certain nombre de familles、euh, que, que vous avez listées, me semble-t-il. Donc, tout cela est bien. Voilà,、organisé. on a les listes de Bénéchoucia, tout à fait. Elles sont déjà recensées. Avec les jeunes, comme, comme le Toc s a i n t j e o r qui coordonne l'action sur le terrain et qui sera d'ailleurs auprès des familles sur le terrain pour la distribution,、euh, comme il connaît bien ces organisations, il a pu très vite faire un recensement de, maisons, de, de familles très fortement touchées, d a n s les maisons ont été détruites. Euh, voilà, qui sont dans diverses communes autour de la, de la localité de Grand Place du Val, de Duval, qui sont, là, qui sont proches de la ville. Et voilà. Et là, on sait que ce sont des populations qui, qui ne seront pas aidées rapidement. Donc,、euh, on a voulu être efficace et laisser aux, aux, grandes organisations, si vous voulez, l'aide aux grandes villes, aux grands centres de bain, et aller porter une aide efficace,、euh, là où c'est possible et là où elle ne viendra que tardivement. Voilà. Donc, c'est un peu notre, notre démarche. d'accord. Vous avez privilégié, euh, euh, justement, une aide un petit peu plus ciblée, euh, justement, euh, financière parce que vous voulez aller rapidement. On a bien vu, hein,、euh, ce que relate n t les médias, c'est assez difficile d'acheminer、oui. des dents et etc. Et vous allez, vous avez préféré privilégier une action directe,、euh, c'est pour cela que ça s'organise un petit peu comme ça, v o t r e votre collègue.、Oui. Votre... Ouais Oui, tout à fait. Donc, on a, alors, déjà, effectivement, on ne va pas collecter à la Martinique comme ça avait pu être le cas en 2010, hein, où on avait collecté,、euh, des, des, des, des, centaines, si vous me souvenez à q u e l q n qu'on avait pu acheminer, je connais un p e t là, on n'a pas de bateau, et en plus,、euh, il est beaucoup plus efficace, lorsque c'est une partie du pays qui est touché, e d'acheminer, de, d'envoyer des fonds, et de faire les courses sur place. Ça, c'est une certitude. Donc, parce a i t l a c h è n e m e n t de toute la, toute la partie logistique des transports, en est complexe. général qui est trop、complexe. Bon, je ne dis pas qu'il y a des cas particuliers d'une famille à une autre, mais lorsqu'on fait une opération de ce type-là, pour être rapide et, et vite sur le terrain, la collecte est financière et s l a m e i l l e u r e s o l u t i o n e n s u i t e de quelle manière cette aide va être apportée aux familles Alors, dans les premiers jours, le temps que le marché soit organisé, que les... là, ça va être une aide en nature. Donc, on va acheter, mais d u t a n t qu'à sa majorité, e ils vont acheter. On t déjà d'ailleurs commencé à acheter, ils vont aussi solliciter des, des grands partenaires pour assurer de l'aide en la nature, mais aussi des poids. Donc, on va faire constituer ces p a n i e r s alimentaires et ces, ces, ces types de, de produits d'hygiène. Et puis, aller les acheminer directement auprès de c e Fénelon. Donc, on a une base à un Grand Place, donc une des communes proches de l a v i l l e Les familles ont déjà reçu leur carte. Hein, donc, elles viendront se présenter, ou on ira auprès d'elles. Pour qu'elles puissent recevoir cette aide、euh, en nature. Ça, c'est les premiers jours. Pour que les gens puissent se retourner voilà, pendant cette première semaine. On va démarrer en début de semaine. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase. Il y a, il y a des maisons aussi qui ne sont pas tout à fait détruites. Sur lesquelles il y a certaines familles, on va cibler, je pense, dans cette deuxième phase, 30 à 40 familles.、Euh, on pourra les aider à acheter des tours、euh, ou des portes pour reconsolider leur maison et pouvoir ré réhabiter leur maison correctement. Et puis, une, pendant qu'on fait ces deux premières phases, la rentrée scolaire approche bientôt, donc on va aussi faire une petite évaluation, les écoles de la zone, pour voir quelle aide peut leur être apportée pour le r e d é m a r i a g e des écoles. Ça peut être, ce sera peut-être du matériel, peut-être du matériel scolaire pour les enfants, ce sera peut-être,、bon, ça, on va voir, on va évaluer sur le terrain pour apporter une aide qui soit vraiment adaptée aux besoins de ces écoles et de ces enfants. Voilà. Donc, ce sont un peu les trois temps. u n e aide en nature immédiate, Une aide financière ensuite modérée, mais qui permettra à un plus petit nombre de familles d'aller réparer leur maison. Et puis ensuite, une action plus ciblée, parce que, n France, c'est l'année dernière, il y a une organisation qui a pour objet d'aider en priorité les enfants. Donc, on essaiera, dans un troisième temps, d'apporter une aide par rapport à la, la rentrée scolaire, qui va sûrement être reculée d'ailleurs d'une semaine ou deux. Hein, elle était prévue le 6 septembre. Voilà, pendant qu'on fait ces premières actions, on va aller. Évaluer ces écoles et voir quelle aide peut être apportée, avec nos modestes moyens bien sûr, et puis l'aide que pourront nous apporter justement tous les auditeurs qui souhaiteront contribuer à cette collecte. Donc on aura peut-être tout à l'heure des coordonnées de la collecte. D'accord. Alors、euh, en début d'émission, on parlait justement du, du docteur、euh, Chalon, c'est ça, qui se trouve、euh, sur place,、euh, qui, qui travaille avec vous et qui est coprésidente aussi de l'association. Elle, elle, oui. elle nous a laissé justement,、euh, on, on en a profité Alors, avec. Oui, expliquez-nous. Je, je corrige juste. Le, le docteur Casa-Major, Claire Tida Casa-Major, haïtienne, théâtre, bande d'Éva, est sur le terrain. Le docteur Chalon, lui, est le coprésident,、euh, comme moi-même, de la c o n s c i a t i o n à Isaac a r r y Nous assistons、euh, le docteur Casa-Major, on travaille à la maintenance avec Watsa, etc., pour l'aider dans l'organisation de l'aide sur le terrain. D'accord, on comprend mieux alors. Donc,、voilà. elle, elle nous a donc adressé un message、euh, qu'on qu va justement euh, euh, écouter tout de suite sur les antennes、ah, de Sud-Est.、Ouais. Voilà,、mm -hmm. de, sur les antennes de Sud-Est. Et puis, juste après, on vous retrouve justement、euh, afin de, de parler justement de, de comment、euh, on peut porter notre contribution、euh, pour, pour pouvoir aider. Donc, restez avec nous. On écoute tout de suite son intervention.、Ah, bien, Merci. Merci Bonjour tout le monde. Je suis. Heureuse de pouvoir partager avec vous la situation qui prévaut actuellement dans le Grand Sud après le séisme du 14 août. Je suis c l é o t i d e a l a m o t Casa-Major, pédiatre clinicienne et je suis la représentante des a c a r a ï b en s e Haïti. Et nous collaborons depuis tantôt dix ans dans tout ce qui a trait au travail humanitaire. Voilà. Actuellement, en Haïti, dans le Grand Sud, c'est toujours le désarroi, c'est toujours la catastrophe. Et tout de suite, comme vous le savez, après le séisme, moins de 24 heures, le Grand Sud avait été frappé par un cyclone. Et c'est les maisons qui n'avaient pas été touchées par le séisme ont vu leurs toitures e n v o l é e s avec les vents. La pluie, donc c'est le désarroi. Actuellement, il y a des endroits qui n'ont pas été encore touchés par les autorités. Ils attendent encore qu'on vienne leur apporter du secours. C'est le cas, par exemple, de deux ou trois localités dans les NIP comme Grande Place, comme Duval, Moisson, l'Asile, qui sont à peine touchés par les autorités ou qui ne le sont pas du tout. C'est ainsi qu'avec la collaboration de mes amis de la Martinique, la Fondation Maison du Sourire, dont je suis la présidente, nous nous proposons de venir à leur secours. C'est une localité vraiment pas accessible et à tout le monde. Moi, je connais déjà cette zone pour avoir l'habitude d'aller porter secours, de faire des cliniques mobiles avec mes amis, collègues, médecins, pédiatres, internistes et autres. Actuellement, notre but, c'est de venir au secours dans un premier temps à 150 familles sinistrées qu'on a déjà ciblées pour leur apporter du secours, de quoi manger, des kits alimentaires et hygiéniques pour pouvoir subsister au moins une semaine. Pour cela, il nous faut du riz, du poids et de l'huile et les kits hygiéniques avec sa avance. Et dentifrice, peigne, assiette, gobelet, cuillère, tout ce qui peut être utile en de pareilles situations. Ce n'est pas facile, évidemment, de pouvoir supporter ces 150 familles ciblées. C'est pourquoi je vous serai très reconnaissante hein, à mes amis de la Martinique. Je sais que Zacharaïbe, avec Patrice Le Faucheur et les autres travaillent d'arrache-pied. Pour nous venir en aide. Donc, nous attendons votre aide. Nous savons que ce s t pas facile. Vous autres, vous faites face à des situations pas toujours intéressantes, mais la solidarité, ces jours-ci, est de rigueur avec le peuple haïtien. Et je vous serai très, très reconnaissante de pouvoir nous aider et ainsi nous pouvons conjuguer nos efforts pour. Venir en aide à cette couche déjà vulnérable, même en temps normal. Je vous en remercie.、Voilà, euh, je vous en remercie. Je suppose que c'est la fin, justement, de, de son propos. C'est Donc,、mm -hmm. c'est le docteur Clérida Casamajor. C'est bien cela, Clérida Casamajor, oui. Alors. Euh, euh, Donc,、euh, on, a bien compris la complexité, bien sûr, de, de, de la situation en ce moment. Donc, c'est, vraiment,、euh, pour parer au plus vite. On imagine que, de, p u i s le tremblement de terre, on voit que,、euh, Patrice Le Faucheur, il y a encore des, des, des familles qui sont sans trois, qui, qui, dorment à l'extérieur. Donc,、euh, on en a parlé un petit peu au début d'émission. Donc, On a parlé de, de, de, de l'organisation, c'est vraiment, dans un premier temps,、euh, apporter une aide pour qu'ils puissent se nourrir et peut-être、euh, se, se loger,、euh, parce que je vous ai entendu parler sur d'autres médias de, de pouvoir le, leur fournir des bâches aussi.、Euh, donc, bâches, Voilà,、oui, c'est、oui. bien cela. Oui, tout à fait, c'est vraiment、euh, bon. Et, et puis, c'est surtout、euh, une aide ciblée qui va directement au x famille. s t à c'est. C'est la façon de travailler des a r m e s vous me connaissez déjà,、euh, c'est pas d'apporter une aide, institutionnelle ou dans des grandes organisations qui vont、mmh. mettre, quand même, à f a i r t a i n temps à se mettre en oeuvre, à s'organiser, etc. Là, on est vraiment sur du, d é t a i l aller cibler 150 familles dans une zone que l'on connaît, avec des partenaires que l'on connaît, donc des partenaires qui tiennent même partie des acaristes, voilà. Et pour être sûr que l'argent qui va partir, Euh, demain, euh, dans la journée, même d'ailleurs, voilà, sera utilisé et, et, reçu par les familles sous forme d'aide alimentaire dans, d e m a i n ou après-demain. e t c'est vraiment dans cette dynamique-là que nous sommes, que certaines ne soient pas, peut-être pas trop longtemps arrivées aux familles qui en ont besoin. Quand elles leur arrivent, q u e n de, de souci.、Mmh. Et puis, effectivement, avec la, on est en saison de p l u i x le cyclone est passé juste derrière,、euh, pour les maisons qui n'étaient pas détruites, certaines ont encore perdu leur toit. Euh, voilà, donc, les gens sont à la belle étoile ou, ou bricolent des solutions, o n e、euh, u t dans des zones assez reculées, donc, c'est,、euh, c'est notre volonté d'arriver à les aider le plus rapidement possible. Alors, le, co comment faire aujourd'hui, donc,、euh, pour, les, les, Martiniquais qui souhaitent apporter le, le leur contribution? Eh ben, i écoutez,、euh, nous avons mis en place, d une collecte, e、euh, n ligne, mais on peut aussi nous adresser, donc, des chèques, à l'ordre de l'association ESA c a r a ï b e ESA c a r a ï b e à l'adresse suivante, boîte postale, donc, BP 1196, 97249, sort de France, FedEx. Euh, on peut aussi faire des virements bancaires, ou,、euh, ou carrément payer en ligne avec une carte bancaire. Toutes ces informations, Ainsi que l'adresse que je viens de vous donner, sont disponibles sur notre site internet.、Hein. Donc,、euh, notre site, c'est、euh, www.esa-duo-caraïbes.fr. Je le répète, www.esa-duo-caraïbes.fr. Vous nous trouvez aussi en passant par Facebook, hein, en recherchant l'association ESA c a r a ï b e vous allez pouvoir nous retrouver. Et là, vous retrouverez des pages avec les différentes informations pour les paiements par chèque, par paiement ou pour des dons、euh, directement en ligne à travers une cagnotte et l e w a s o Voilà. Je vais rajouter parce que, bon, c'est vrai qu'il y a notre、bon, action et nous, nous, nous, voulons la réussir au mieux et apporter toute l'aide pour une p r e s 1 50 familles. Maintenant, il y a d'autres associations aussi qui font des choses intéressantes. Vous trouverez d'ailleurs sur le site des a c a r i ï b e s aussi des liens vers、euh, La collecte organise culture et égalité pour les associations de femmes en Haïti, e u associations SOFA et CALFAM, qui sont des associations très actives sur le terrain. Et vous avez aussi une collecte organisée par、euh, FOCAL, qui va, elle, verser de l'aide financière à des associations paysannes directement sur le terrain. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a, différentes façons d'agir. Bien sûr, les intérêts des appels à, à l'aider dans cette action pour les 150 familles. Mais pour ceux qui o n t les moyens, b e n'hésitez pas. aussi, à, c o n à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, e s à, à, à, à, à, à, à, à, e s a à, à, à, à, à, a à, à, o à, à, à, à, à, à, à, à, d'accord. Alors, nous, nous allons mettre de toute façon toutes les informations, sur, sur le Facebook de la radio. Il y aura aussi très, très bientôt un, un spot, hein, donc,、euh, qui, qui, sera diffusé, e、euh, euh, x p l i q u a n t un petit peu,、euh, tout, e s ces informations. En tout cas,、euh, je crois que on, on a dit l'essentiel, e t tout est organisé,、euh, on le sait très bien, vous l'avez dit, les familles sont listées, donc après, on pourra voir, euh, puisqu'on rassure un petit peu les Martiniquais, hein, comment ces fonds seront utilisés. Voilà. Mais vous l'avez vu, après Mathieu, on avait même, même un, un journaliste de Martinique qui était venu avec nous, un film avait été fait pour voir qui recevait l'aide, avec qui nous travaillons. Bon, là, on, on aura effectivement des retours vidéo, des photos, on aura aussi des listes de bénéficiaires, signées par les bénéficiaires, on aura un rapport financier, etc. Donc, avec f a t u r e o tout ça, c'est la façon dont nous travaillons, parce qu'on sait que certaines grandes organisations, o u moins nombre, s、euh, ont pu poser des problèmes dans le passé, notamment en Haïti. Et que la confiance est quelque chose qui se construit avec le public, c'est certain. Donc, un grand merci déjà pour votre soutien à Radio Suvé.、Eh ouais, et puis, j u s t e m e n t o n pourra revenir prochainement voilà, pour, ben, pour donner des informations,、euh, informer les, les auditeurs sur, sur l'avancement de l'aide et comment ça se passe sur le terrain. Peut-être une interview en direct une prochaine fois de, de Claire t i d i n avec vous.、Mm -hmm. Pas de problème. De toute façon,、euh, n'hésitez、oui. surtout pas, L'antenne de Sud-Est est, est, à votre disposition. On fera des points réguliers, hein, pour savoir comment ça se passe et, et aussi les retours,、euh, sur le terrain. Nous, nous vous remercions.、Ah, bah, nous souhaitons、oui. bon courage, Patrick, euh, Patrick, euh, Patrice. Nous vous remercions,、hein? Merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Et puis, aux futurs donateurs aussi. b e n s û Merci à vous. À très bientôt. Bonne continuation. Merci, merci Mario. À très bientôt. Au, Au revoir. revoir. Voilà, donc,、euh, c'était,、euh, donc, Patrice Le Faucheur, qui est,、euh, co-président de l'association, donc, e、euh, s s a Caraïbes. Nous allons poster toutes les informations, hein, pour vous, hein, sur, sur, le Facebook,、euh, de, de Sud-Est Radio. afin de, de, de, porter notre contribution à nos frères haïtiens. C'est vrai que la, la, situation est bien particulière en ce moment à la Martinique, mais、euh, dans une situation comme celle-là, c'est vrai que si, si, on peut aider aussi,、euh, je trouve que c'est, une très bonne initiative et nous savons très bien que, e、euh, n Martinique, nous sommes toujours solidaires, donc,、euh, e de, de, nos frères haïtiens. On en profite pour les saluer, toute la communauté aussi haïtienne qui écoute Sud-Est à radio et bien sûr,、euh, toute la Martinique et tous les donateurs Voilà, 1 0 h 2 7 m e r c i d'écouter Sud-Est Radio. Les infos sur le Facebook d'ici quelques petites minutes. Voici Gilles Flau qui arrive sur Sud-Est avec、euh, Calin, c a l i n c'est le titre.